à 5 étoiles. J'adore ce groupe, iPhone iPhone. Interview et live à revivre sur rtl2.fr, c'est valable pour celle-ci. Et pour toutes les autres, on comptait avec Jérémy, ça commence à faire au rythme d'un invité par vendredi. Ouais, il y a de quoi vous faire plaisir sur rtl2.fr. Et de quoi vous faire sourire. Avant 9h, s'il vous plaît, le top 3 de Jonathan O'Donnell arrive sur RTL2. On va juste se prendre le temps d'écouter Naya avant et puis les Counting Crows. Counting Crows, pop rock comme on aime. Mr Jones est à venir très vite sur RTL2 ce matin. 57 millions d'albums et 75 millions de singles. Just by, yeah. RTL2 vous invite à l'unique concert en France de Pink. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. À tout moment sur RTL2, la radio pop rock. Alors j'en étais où? Oui, le 23 janvier, Alingé de Paris nous a offert un sèche-cheveux.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 Tout en France, RTL 2, le son pop-rock. C'est nouveau, Panic at the Disco, High Hopes sur RTL 2.